Unité 5, leçon 1, séquence 11, retour de voyage. Salut Ah,、oh, Bonjour, mamie Alors, tu as fait un bon voyage Super Tu es allée où En Normandie J'ai vu la maison de Monet. Et le jardin, avec les nymphéas. Oui, et on a visité Château Gaillard. On a dormi dans un hôtel très romantique. Et le dîner, délicieux. On a mangé. Qu'est-ce que j'ai pris、euh, Des coquilles Saint-Jacques. Ah oui, des coquilles Saint-Jacques. Et au dessert, une tarte aux pommes. Mais asseyez-vous, monsieur <coughs> Oh, p a r t o n t J'oublie les présentations! Bertrand, un copain, nous avons fait le voyage ensemble. Mélanie, ma petite fille. Enchantée! Bonjour. Mélanie est étudiante à l'université. Elle fait un doctorat d'allemand. Un doctorat d'allemand? C'est difficile, ça! Je travaille sur l'écrivain Patrick Suskind. Ah, Suskind, c'est magnifique. Vous avez lu Suskind Ah,、oh, oui, oui, oui. J'ai lu son roman, Le Parfum. Génial. Et j'ai vu sa pièce de théâtre, La Contrebasse. Excellent. Il est bien, hein, mon copain <rire>